C'est un monde qui est jaloux et la bagaille qui désagréable C'est comme ça hier soir, mais la feuille est un petit promenade Pas mal pour moi, mais venir rencontre un monde Des combis filles, mais personne pas ne doit pas chier Yo le fus yo tu la permission 26 sirènes fini yo obligation menos me enflanne no me à la qui dure c'est la you grand mondial J'y jaloux à la bagaille qui désagréable C'est qu'on s'y a soi, mais ta fait une petite promenade Pas malheur pour moi, mais venir rencontrer au commode Des grandes petites mais personne n'a pas pu chouer Sauf aux six yeux doux, pour vous demander vos permissions Les moutils sur elles, finis vos obligations Mais nos mêmes flâneurs, nos mêmes musiques sont là Elle a un gars c'est là vos grands